L'arbre qui était trop fier. Il était une fois, deux arbres qui se tenaient tout droit au milieu d'une forêt. L'un était un arbre à figue l'autre un arbre à mangue. Le manguier était gentil et joyeux par nature. Tous les automnes, les oiseaux venaient picorer ses fruits. Les moineaux fabriquaient leur nid dans ses branches et les hirondelles chantaient pour lui. L'arbre accueillait joyeusement tous les oiseaux et chantait avec eux. C'était un arbre généreux. Il offrait son ombre aux passants et se tenait droit et fort quand le vent lui rendait visite. Mais le figuier n'était pas généreux du tout. Il se préoccupait toujours beaucoup plus de sa propre apparence. Il était trop fier d'être plus grand et plus vert que le manguier. Il ne laissait jamais aucun oiseau se reposer sur lui et jetait ses feuilles mortes sur quiconque tentait de s'asseoir sous son ombre. De quoi donc es-tu si fier? Tous les arbres savent faire de l'ombre. Vraiment? Alors pourquoi viennent-ils tous sous mon ombre? Tu sais pourquoi? Parce que tous les arbres ne peuvent pas produire une ombre aussi grande que moi. Oh... Cela ne sert à rien de te parler. Hé! Hey, Allez-vous-en! Allez voir le manguier là-bas. Parce que vous ruinez ma belle coiffure. Tu n'as pas de cheveux. D'accord. Donc vous ruinez mes beaux arrangements de feuilles. Vous êtes content maintenant? Allez, figue. Ils veulent seulement construire un petit nid. Tu ne laisses jamais les oiseaux s'asseoir sur toi. Ils sont beaux pourtant. Et ils chantent des chansons mélodieuses. Oh Des chansons ennuyeuses Non merci Je ne laisse absolument personne approcher de mes feuilles. Ils abîmeraient toutes mes belles branches. Tu n'as qu'à les laisser s'asseoir sur toi. Tu es plus petit que moi. Et tu n'es pas si beau de toute façon. Hé, hey, attention, ce que tu dis est très méchant, figue !»« Oh, ça va briser. Ça ne me touche pas. Être petit n'est pas un mal. Je suis content d'être qui je suis. Les jours passèrent et rien ne changea entre le manguier et le figuier. Alors que le manguier continuait de sourire et de chanter toute la journée, le figuier ne parlait à personne. Un beau jour, un essaim d'abeilles entra dans la forêt. La reine des abeilles aperçut le figuier et fut très impressionnée. Oh! Cet arbre est si grand et si fort! Il serait parfait pour en faire notre maison. Nous pouvons construire notre ruche ici. Euh, excusez-moi... Qui vous a dit oui Je ne veux pas de votre miel collant partout sur mes branches. En plus, vous allez bourdonner toute la journée. J'ai mieux à faire, croyez-moi. Tu es un arbre enraciné à un endroit précis de la forêt. Que veux-tu dire par « j'ai mieux à faire » Peu importe, tu n'amèneras pas tes petites bourdonneuses bruyantes ici, d'accord Fig. Ce sont des abeilles à miel. Les abeilles à miel sont importantes pour la nature. Elles auront toujours besoin des arbres pour construire leurs ruches. Si on ne s'entraide pas, comment la nature va-t-elle pouvoir garder son équilibre Ah Écoute-moi, si la nature voulait que j'abîme mes branches, elle ne m'aurait pas fait si fort et si beau non plus. Je suis une superbe création de la nature Et au nom de la nature, je vais faire en sorte de rester aussi beau que ça. Et d'abord, pourquoi tu me fais la leçon Si tu te soucies de la nature, fais-le toi-même. Tu n'as qu'à laisser les abeilles faire leur ruche sur toi, alors. Sur ce, si tu veux bien m'excuser... » Le manguier fut très blessé par les mots du figuier. Mais il décida de ne pas réagir. Il appela l'ensemble des abeilles et leur demanda de fabriquer leur ruche sur ses branches à lui, plutôt. Oh! Tu es si généreux, Mango! On adore reconstruire notre ruche ici. Hum! Mmh, tu sens si bon en plus! Oh, oh, oh. Merci, ma reine! Je suis honoré! Les abeilles fabriquèrent leur ruche sur le manguier et vivèrent en paix. Le manguier n'était pas dérangé par le bourdonnement ou leur miel collant. De son côté, le figuier continuait de crier sur n'importe qui en vue. Hé hey Arrêtez un peu de papoter, s'il vous plaît Ça me casse la tête Vous, les oiseaux, vous êtes si enjoués Vous avez vraiment besoin de chanter tout le temps. Au bout d'un moment, c'est de la nuisance sonore Quelques semaines plus tard, Deux bûcherons marchèrent dans la forêt. Ils avaient besoin de bois pour construire des maisons. Ils virent le manguier et décidèrent de le couper. Ils le trouvèrent parfait pour leur travail. Mais l'un d'eux remarqua quelque chose. Attendez Qu'est-ce que c'est Oh, une ruche Les abeilles risquent de nous piquer si on coupe cet arbre Oh oui Trouvons un autre manguier alors Les bûcherons avancèrent et trouvèrent le figuier. Ils adorèrent que le figuier soit si grand. On commence par la partie la plus basse de son tronc. C'est ainsi que les bûcherons commencèrent à couper le figuier. Le figuier se mit à pleurer. Il ne voulait pas quitter la forêt. Soudain, les oiseaux et les hirondelles lui manquèrent. Ouh Ça fait mal Que vont-ils faire de moi, enfin Le manguier, qui avait assisté à la scène, appela les abeilles à miel. Hé! Hey, les abeilles! Quelqu'un bourdonne? Salut, Mango! Qu'est-ce qui se passe? Fig a un problème. On doit aller l'aider. Oh, je t'en prie! Il ne se soucie que de lui-même. Il est toujours en colère après tout le monde dans la forêt. Pourquoi devrions-nous l'aider? Pour la même raison que je lui ai demander de vous aider. »« Mais il n'a pas aidé la reine. »« Je me range du côté de l'abeille cette fois-ci. »« Fig est tout le temps si fier de lui-même, Mango. »« S'il avait laissé les abeilles faire leur ruche sur son tronc, »« les bûcherons l'auraient laissé tranquille. »« Il n'a que ce qu'il mérite. »« Non, brésil! Le comportement de figues ne doit pas nous définir. Si quelqu'un est méchant envers nous, ça ne veut pas dire qu'on doit aussi être méchant envers eux en retour. Cette forêt est notre maison à tous. Nous ne pouvons pas laisser tomber fig au moment où il a le plus besoin de nous. Ah, Mango a raison. On doit aller aider figues. Allez les bourdonneuses, venez avec moi « Le figuier a besoin de notre aide !» Toutes les abeilles sortirent de la ruche et volèrent jusqu'au bûcheron. Elles commencèrent à bourdonner près de leurs oreilles et devant leurs yeux. « Ah Je ne vois plus rien Qu'est-ce que tu dis Je n'entends plus rien oh, !»« oh, oh, oh, On doit partir d'ici Les abeilles vont nous piquer Oh là là, ça va faire très mal !»« Arrête de crier !» C'est toi celui qui n'entend rien, pas moi! Partons d'ici! Ah! Ah! Après le départ des bûcherons, le figuier fut très embarrassé de son comportement. Je suis vraiment désolé les abeilles, vous avez été les meilleurs pour m'aider surtout après ce que je vous ai fait. Ne nous remercie pas, remercie Mango. Tu ne lui as jamais vraiment parlé, sauf pour le traiter avec méchanceté. Pourtant, c'est lui qui nous a convaincus de venir te porter secours. Vraiment Mango, je suis tellement désolée. Je viens de comprendre mes erreurs. Nous avons tous de bonnes qualités en nous. Nous sommes tous spéciaux à notre façon. Je ne serai plus jamais arrogant et je n'insulterai plus jamais personne. Pardonnez-moi chacun de vous, s'il vous plaît. Le figuier a appris sa leçon. À partir de ce jour, il ne cria plus jamais après le vent ou les oiseaux. Il chanta avec le manguier et laissa même les hirondelles construire leur nid sur lui. Le manguier et le figuier restèrent alors les meilleurs amis pour toujours.